Sama so right, Paris. Aïe Feel my light, Face. Ne tirez pas sur la muence. La Côte d'Ivoire est blessée. Ne tirez pas. Sur l'ambulance, la Côte d'Ivoire est touchée. Ma Côte d'Ivoire, je t'aime Ma Côte d'Ivoire, je t'aime Ma Côte d'Ivoire, je t'aime Tu sais bien que, tôt ou tard Un jour nouveau se lèvera L'arc-en-ciel reviendra Maman, je prendrai soin de toi. Tu n'aurais pas dû récolter la tempête. Non, toi qui n'a jamais aimé le vent. Après la pluie, le beau temps, beau temps, beau temps. et la paix pour tes enfants. Ne tirerai pas sur l'ambulance, la Côte d'Ivoire est blessée. Ne tirez pas sur l'ambulance, la Côte d'Ivoire est touchée. Je viendrai essuyer. Essuyer tes yeux, tes yeux mouillés Je viendrai soigner Ton cœur, ton cœur blessé Le linceul des dieux Tu n'en connaîtras pas la couleur Non Le linceul des dieux Tu n'en connaîtras pas la douleur Non, non Tu n'aurais pas dû récolter Cette là Toi, toi qui n'a jamais semé le vent. Après la pluie, le beau temps. Le temps, temps. Et la paix, la paix pour des enfants. Ah, petit oiseau, je t'aime. Ah. Côte d'Ivoire, je t'aime Ma Côte d'Ivoire, je t'aime Ma Côte d'Ivoire, je t'aime, je t'aime Ne tirez pas sur l'ordre, La Côte d'Ivoire est blessée Ne tirez pas sur l'ambulance La Côte d'Ivoire est touchée Ne tirez pas sur l'ambulance Oh non, ne tirez pas, ne tirez pas, vous n'avez pas le droit Zdjęcia, nie tirez pas tulić. Nie tulić, Vous n'en avez pas le droit